Book t 31 31. 31. า1 At t h Au restaurant. 3. a u restaurant. 3. The chef wants to order. Je voudrais une entrée. Je voudrais une entrée. Dis-je, voudrais une salade. Je voudrais une salade. j e voudrais une s p e a j e voudrais une soupe. j e voudrais une soupe. e je voudrais une soupe. Je voudrais un dessert. Je voudrais un dessert. D'ici, j'ai un ice cream avec whipped c r e a je voudrais une glace avec de la crème fraîche. Je voudrais une glace avec de la crème fraîche. D'ici, j'ai s un fruit ou du fromage. Je voudrais un fruit ou du fromage. Nous voudrions prendre le petit déjeuner. Nous voudrions prendre le petit déjeuner. Nous voudrions déjeuner. Nous voudrions déjeuner. Nous voudrions prendre le petit déjeuner. Nous voudrions dîner. Nous voudrions dîner. Un repas pour le petit d é j e u n Que désirez-vous pour le petit déjeuner? Que désirez-vous pour le petit déjeuner? Des petits pains avec de la confiture et du miel. Des petits pains avec de la confiture et du miel. ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะดีท t สต s ดีทอสต์ดีทอสต์ด s ท e สต์ดีทอส a ์ดี e อสต์ดีทอสต์ดีท a สต์ i ี s อ e <S e ์ดีทอสต์ดีทอสต์ดไหมสต u ดีทอสต์ดีทอสต์ดีทอสต์ o ีท e สต์ดาวอคต์ดีทอสต์ดีทอส์ Un œuf au plat. Omelette, m s a Une omelette. Une omelette. u o yogourt, encore un yaourt, s'il vous plaît. Encore un yaourt, s'il vous plaît. Quoi, salade, encore du sel et du poivre, s'il vous plaît. Encore du sel et du poivre, s'il vous plaît. n c o e un verre d'eau, s'il vous plaît. Encore un verre d'eau, s'il vous plaît.